Chapitre 48 Sortant des bois, les deux investigateurs se mirent prudemment en marche vers l'abbaye de Pennygarth. Tandis qu'ils approchaient, ils distinguèrent une odeur subtile dont il fut bientôt évident qu'elle émanait de cet étrange brouillard céruléen qui enveloppait le sol. C'était en vérité un parfum agréable. Suave, évoquant les effluves d'un encens d'église, comme une résine de Boswellia qu'on e u t mêlée à quelque épice délicate. Il venait d'arriver à l'endroit où le tapis de fumée devenait véritablement opaque, quand Lorraine fit signe au détective de s'arrêter. Portant l'index devant sa bouche, elle tendit l'oreille et invita Edouard à écouter lui aussi. À peine audible. Les échos fluctuants d'une litanie funeste leur parvinrent alors depuis les vestiges. Sans qu'ils pussent en comprendre les paroles, ils distinguèrent néanmoins plusieurs voix qui, en chœur, récitaient tout bas une incantation aux accents macabres. Quoiqu'elles fussent fort graves, Edouard identifia aisément les cinq notes répétées en boucle Ré, La, Sol, Ré, La. Vous entendez? murmura-t-il. C'est la clé cryptée de Dagda. Oui. Oui. répondit Lorraine en secouant la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le visage du détective s'était couvert d'un voile ténébreux. Immobile, il semblait ne plus cligner des yeux. L'or, Sans un mot de plus, il reprit sa marche, et le bas de ses jambes disparut bientôt dans les nuées opaques qui recouvraient la terre. Lorraine, l'arme au poing, le suivit. Avançons à tâtons, ils arrivèrent bientôt devant la ligne de l'ancienne enceinte. Remontant vers le nord, ils la franchirent à l'endroit où le pan était le plus effondré. Là, ils commencèrent à contourner les ruines d'un long bâtiment, le réfectoire sans doute, pour se diriger vers le cloître. À leurs pieds, la couche nébuleuse et mouvante se faisait de plus en plus dense à mesure que grandissait son odeur capiteuse. À chaque nouveau pas, ils s'attendaient tous deux à buter contre une pierre ou un rocher. Quant à la psalmodie mystérieuse, son écho ne cessait de croître lui aussi. Lorsqu'ils parvinrent à l'angle du long bâtiment, les deux acolytes aperçurent à une vingtaine de mètres Les rangées de piliers qui formaient le pourtour du cloître. Légèrement encaissée et masquée par les galeries, sa cour centrale se dérobait encore au regard, mais, outre les colonnes de fumée, on voyait qu'il en émanait une vive lumière orangée, produite par un grand nombre de torches. Nous risquons de nous faire surprendre si nous continuons tout droit, prévint Lorraine. Serait-ce si grave? Après tout, Peut-être devrions-nous signaler notre présence et prévenir ces gens afin qu'ils puissent partir d'ici au plus vite. Lorraine fit non de la tête. C'eût été une bonne idée, fussions-nous arrivés avant Stevens et ses complices, mais a priori ils sont déjà là, cachés quelque part. Dans la confrontation qui s'annonce, si l'une des deux parties devait surprendre l'autre, j'aimerais autant que ce soit la nôtre. Édouard acquiesça. Et désigna au sud les vestiges d'un édifice octogonal qui surplombait le cloître. Nous aurions sûrement une vue d'ensemble si nous pouvions grimper là-haut, suggéra-t-il. Cela devait être la salle capitulaire. Il y a une grande brèche en haut du mur. Nous pouvons essayer, consentit Lorraine, en espérant que l'antiquaire n'aura pas eu la même idée. Ainsi, Courbant l'échine pour se tapir dans les ombres, ils longèrent la façade du réfectoire et se dirigèrent vers ladite salle capitulaire. À mi-chemin, le détective trébucha. Malgré le soutien de son parapluie, il s'étala de tout son long, disparaissant dans les nappes bleutées. Tout va bien chuchota Lorraine en l'aidant à se relever. Ça va balbutia Edward. J'ai simplement la tête qui tourne. Ce doit être la fatigue. Je n'en suis pas certaine. J'ai moi aussi une sensation de vertige depuis que nous sommes arrivés. Ce doivent être ces effluves qui nous montent au cerveau. a t t o n s n o u s Ils se remirent en route, pressant le pas autant que la prudence le permettait. Arrivés au pied du bâtiment octogonal, ils trouvèrent rapidement une ancienne porte et se faufilèrent à l'intérieur. À peine entrés, ils furent saisis par la fumée qui, retenue par les murs et le toit, était bien plus dense ici qu'au dehors. Ces volutes mouvantes emplissaient tout l'espace d'un voile énigmatique. Dame, bafouilla Lorraine en se couvrant la bouche, ces émanations finissent vraiment par me donner le tournis. Trouvons un moyen de monter là-haut, répliqua Edward en désignant la brèche dans le mur qui dominait le cloître. La fumée sera moins épaisse. À cinq mètres du sol, une mezzanine courait tout autour de la pièce. À condition de pouvoir s'y hisser, Elle permettait de rejoindre l'ouverture, laquelle devait offrir une vue plongeante sur le cloître. Sur sa gauche, Lorraine aperçut un escalier en pierre. Quoique n d o m m a g é il offrait un accès à la coursive. La jeune femme fit signe à Édouard de la suivre, et ils avancèrent ensemble vers la volée de marche. Tout comme la fumée, les échos de l'incantation grave et monotone s'engouffraient dans l'édifice. Si bien qu'il résonnait autour des deux investigateurs tel un chant liturgique sous la voûte d'une cathédrale. Évitant les débris de pierre qui jonchaient les marches, ils grimpèrent jusqu'à la mezzanine. Celle-ci avait perdu son garde-corps. Aussi se tinrent-ils à l'écart du bord et longèrent-ils le mur prudemment jusqu'à la brèche. Là, ils s'allongèrent côte à côte afin de profiter de la vue tout en restant cachés dans les ombres. Perché au bord du vide, Ils éprouvèrent l'un et l'autre la même stupéfaction en découvrant le spectacle fantasmagorique en contrebas dans la cour intérieure du cloître. C'était en vérité une scène irréelle, un tableau saisissant, comme tiré d'un songe ou d'une ancienne légende. Loin d'être un rituel sacrificiel cruel et sanguinaire, la cérémonie s'apparentait plutôt à une orgie antique. Sur la quarantaine d'adeptes qui prenaient part à la célébration, la moitié au moins était entièrement nue, et cela s'adonnait, aux yeux de tous, à des pratiques sensuelles et sexuelles. Mais à l'opposé de toute sauvagerie, les ébats se livraient dans une grande douceur, si bien qu'il s'en dégageait même une étonnante poésie. Répartis sur quatre estrades, qui entièrement couvertes de fleurs évoquaient les chars d'un festival, ces amants se mêlaient sans distinction. Jeunes et vieux, hommes et femmes, chacun offrait avec tendresse à son voisin les plus délicates attentions, allant du simple baiser aux plus intimes caresses, des plus savants massages aux actes d'amour les plus enflammés. Par l'opération de quelque magie esthétique, le décor, la lumière et les nuées vaporeuses affranchissaient cette bacchanale de tout caractère indécent. Ce n'était guère la luxure qu'on célébrait ici. Mais le plus pur amour qui fut. En observant la disposition de ces quatre plateformes, Edward ne put s'empêcher de penser aux bastions des forts de Blackmore. Quatre estrades orgiaques, quatre branches aux bâtisses fortifiées, quatre mégalithes pour les attributs de Dagda, murmura-t-il. Outre ces corps emmêlés, le reste des adeptes se divisait en deux groupes distincts. Le premier était aligné sur le pourtour intérieur de la galerie. Là, un cercle d'hommes et de femmes, se tenant chacun à équidistance, vêtus de toges d'un vert émeraude, psalmodiaient une torche à la main. Leurs voix, à la fois douces et caverneuses, égrenaient à l'unisson, au rythme des cinq notes répétées, les paroles obscures d'une longue litanie. Hormis quelques occurrences des syllabes d'Agda, le profane ne pouvait reconnaître aucun mot dans cette incantation mélancolique. Dont la phonologie évoquait néanmoins un anglais des plus archaïques. Parmi les membres de ce cœur h dévoué, Mademoiselle Chapelle, hébétée, distingua la silhouette de n i c k y Tudor. Mais qu'êtes-vous donc v e n u faire ici, mon vilain marin se lamenta-t-elle. Le deuxième groupe se tenait au centre de la cour, sur une estrade plus élevée encore que celle où se déroulaient les orgies. Entourée de quatre brasiers d'où s'échappaient les colonnes de fumée, cette tribune fleurie accueillait une sorte de représentation théâtrale dont la figure principale était une femme. Assise sur un trône majestueux, elle portait sur la tête une couronne de laurier et tenait un sceptre dans sa main. Malgré la distance et les nuées de vapeur, Mademoiselle Chapelle n'eut aucune peine à reconnaître les traits de Nancy Donahue, pastoresse de l'armée du salut. Autour de cette allégorie royale, six personnages en costume jouaient une scénette où un prince se faisait assassiner par quatre hommes armés de poignards sous les yeux d'une jeune femme éplorée. Pendant que cet extraordinaire rituel païen, parfaitement orchestré, se révélait sous les lumières combinées des torches, des brasiers et de la pleine lune, de part et d'autre de la cour, de petits groupes d'enfants joyeux couraient et riaient à pleine voix. Accaparés par leur jeu, Ils n'avaient aucune conscience de ce qui se passait autour d'eux, chahutant gaiement dans les volutes vaporeuses. Lorraine n'aurait su dire depuis combien de temps elle était allongée là, captivée par ce spectacle onirique, quand elle se rendit compte que son regard s'était longuement fixé sur les quatre colonnes de fumée qui tourbillonnaient vers les cieux. Sans qu'elle pût s'expliquer pourquoi, ce fut comme si ces piliers nébuleux s'étaient mis à exercer sur elle. Quelque pouvoir hypnotique. Les yeux écarquillés, elle contemplait, béate, ces serpentins de brume bleue. Elle s'extasiait en les voyant tournoyer, et bientôt, il lui sembla que les quatre colonnes se rejoignaient au-dessus du cloître, s'enroulant mystérieusement les unes autour des autres, comme des hélices gracieuses. Troublée, Mademoiselle Chapelle secoua nerveusement la tête et se frotta les yeux. Elle avait dû rêver. Mais lorsque sa vue s'éclaircit de nouveau, elle fut témoin d'un phénomène inexplicable. Dans une danse volubile, les quatre cylindres s'associaient à présent pour donner naissance à une masse opaque, laquelle peu à peu prenait la forme de quelques créatures célestes qui flottaient au-dessus de l'abbaye. Lentement, dans leur circonvolution éthérée, Les traits de cette bête fantastique s'affinèrent et grandirent, nourris d'une fumée de plus en plus dense. Soudain, les lèvres de Lorraine s'ouvrirent dans un rictus d é f f a r e m e n t La silhouette léonine de c r o a t o a n se formait sous ses yeux. Le corps diaphane du grand ancien se dressa lentement au milieu du ciel, dans une posture sournoise et menaçante. Et alors, ce monstre aux courbes versatiles déploya ses ailes immenses au-dessus de la cour, et de sa large gueule, une armée de tentacules nébuleux se mit à onduler. Et. Edward bégaya la jeune femme. Vous. Vous voyez ce que je vois N'obtenant aucune réponse, elle dut lutter pour quitter des yeux le spectacle féerique et terrifiant qui l'hypnotisait. Et tourna la tête vers le détective. e d w a r d répéta-t-elle. Mais l'homme, plus absorbé qu'elle, ne l'entendait point. S'il regardait bien dans la même direction, il paraissait ne pas y voir la même chose. Pat s'extasiait-il d'un air émerveillé. Pat Tu t'es réveillé Oh Mon ami Mon frère Lorraine leva péniblement sa main vers lui et balbutia. Je crois. Je crois que nous sommes drogués. L'encens. Elle était sur le point d'attraper son voisin par l'épaule pour le secouer, lorsqu'une explosion formidable retentit au beau milieu du cloître, provoquant un éclat de lumière qui irradia l'abbaye tout entière. Écrasée tant par le bruit de la déflagration que par son souffle, Lorraine crut s'évanouir au moment où une vague brûlante fouettait son visage. Sortie de sa torpeur par la violence du choc, la jeune femme reprit ses esprits et découvrit, anéanti, le décor épouvantable qui s'offrait désormais à son regard médusé.